Wan Qibla présente le corps en action, Madarijus Salikin. Och jag berättar att inte är till Allah som var det som är till Och jag berättar att det är till Allah som är till Allah som är Och jag berättar att det är till Allah som är till Allah som är Bienvenue à la nouvelle séance de l'étude de madaris Salikin, de l'imam Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullahi ta'ala. Le cœur en axel est toujours avec les différentes stations ou bien les différentes manazils ou bien comme certains traducteurs appellent ce livre, les sentiers des itinérants, ça veut dire c'est quoi le parcours à travers lequel on arrive à Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui avance vers son créateur subhanahu wa ta'ala et ça bien sûr c'est notre chemin pour toute la vie comme il dit subhanahu wa ta'ala wa a'budu rabbaka hatta yatiyak Allah de, de notre vie. donc il y a plusieurs stations qui sont requises ou bien qui composent notre ibada notre adoration d'Allah azza wa jal l'idée de ce livre la madarij salikin c'est quoi c'est comme salikin baina manazili iyyaka wa Nasta'in. Tout ce livre-là, c'est entre ces deux phrases-là de Sourat Al-Fatiha. Iyaka na'budu na wa iyaka nasta'in. On adore Allah Azza wa Jal. C'est Allah que nous adorons. Et c'est l'aide d'Allah Azza wa Jal dont nous avons besoin. Toute notre vie, c'est adorer Allah Azza wa Jal et demander l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala pour pouvoir l'adorer et pour pouvoir suivre le droit chemin. C'est Allah Azza wa Jal qui nous guide, subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, Ta'ala, on va parler d'une station qui s'appelle la station, ou bien l'acte, l'adoration de Al-Khushu'a. Al-Khushu'a qu'on associe le plus souvent à la ibadah, ça veut dire ici physique, de la salette. Donc, rappelons-nous que quand on parle ici du cœur en action, on est en train de parler surtout des actions du cœur, de ce qui est à l'intérieur, ce qui est complètement dépendant Ou bien ce qui est complètement associé. Donc on ne peut pas le dissocier des actions externes. Que ce soit la zakat, le comportement avec les autres, les relations, la salat et ainsi de suite. Tout ça, ça fait partie de l'islam et de la religion d'Allah Azawaj. Mais là, on se concentre sur une partie qui est la profondeur, l'aspect qui est à l'intérieur du cœur. Donc habituellement, quand on parle de khushour, on pense tout de suite à quel ibadah La salat. Khushour, on dit c'est le khushour dans la salat On traduit ça comme étant la concentration dans la salat. Donc habituellement quand on parle de khushour, on parle de comment avoir la concentration dans la salat. Ça c'est un peu une traduction qui est simpliste, ce n'est pas une mauvaise traduction, mais c'est une traduction qui réduit réduite, al à l'une de ces figures ou bien l'une de, de ces situations qui est la concentration dans la salat. Aujourd'hui, inshallah, on va voir que le concept d'un khushour va bien au-delà de ça. Bien au-delà de ça. Et que c'est vraiment difficile de trouver un mot en français qui va nous traduire comme ça en un seul mot. C'est quoi le sens de « al-khouchou » Donc, qu'est-ce qu'il nous dit ici l'auteur Dans la langue arabe, le mot « khouchou » le mot « khouchou » dans la langue arabe il fait référence à quelque chose qui Et basse, quelque chose de bas, quelque chose qui, qui descend, quelque chose qui fait preuve de quiétude, quelque chose qui ne bouge pas. Al-Inkisar, ça fait référence aussi à une sorte de soumission, c'est complètement l'opposé de l'arrogance et de la grandeur, Al-Kibbr bien Al-Kibriya. Comme Allah Azza wa Jall il nous parle ici que le jour dernier il dit Subhana wa Ta'ala wa khasha'at al li Ar-Rahman les voix vont être dans un état de khushou' comment est-ce que la voix la voix ça veut dire la voix avec laquelle on parle khasha'at al-aswat le jour dernier les voix des êtres humains vont être dans un état de khushou' auprès d'Allah Azza wa pour Allah Subhana wa Ta'ala devant Allah Azza wa Jall ça veut dire quoi ici ça veut dire que il a personne qui va oser, lever la voix le jour le jour dernier. Donc ici on, déjà on peut voir le contraste entre quelqu'un qui lève la voix si quelqu'un parle trop fort de façon de façon volontaire, si ce n'est pas pour se faire entendre, c'est pour se faire imposer, n'est-ce pas Quelqu'un qui parle fort. Parfois on parle fort parce que c'est nécessaire de se faire entendre parce que l'autre personne elle est elle est trop loin. Donc, c'est normal, on le comprend. C'est une question ici de distance ou bien trop de bruit ou autre chose. Parfois, la personne, elle parle trop fort, même si elle n'a pas à le faire. Pourquoi Parce qu'elle cherche à, à s'imposer. Donc ici, c'est une symbolique de, de puissance ou bien d'imposition, de grandeur. Ça pourrait même arriver à l'arrogance. Le contraire ici, c'est quoi C'est sautun khachéa. C'est lorsque la voix est tellement basse que ça donne une idée ici de faiblesse et de... Et de soumission Allah azza wa taala, قال سبحانه وتعالى ووصف الارض بالخشوع وهو يبسها وانخفاضها ومن اياته انك ترى الارض خاشعه فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت الله عز وجل il associe ce mot khushou dans le Coran Karim a la terre la terre agricole que la terre elle pourrait être dans, une, dans un état de de khushou C'est quoi le khouchour ici C'est lorsque la terre elle est, elle est basse. Pourquoi est-ce qu'elle est basse Parce qu'elle est sèche. Il y a pas d'eau à l'intérieur. Il y a pas de plantes qui sortent. Donc ici elle est plate et elle est basse. Donc ça c'est un état de de khushur. Après ça il dit subhanahu wa taala faida nizalna alayha alma et quand Allah azawajalla fait descendre l'eau de la pluie sur cette terre et tazad warabatla elle va commencer à prendre de de euh, peut dire de la hauteur Elle va commencer à prendre de là de la hauteur grabet la monter vers vers le haut parce que ici elle est remplie d'eau et là elle commence à donner des des plantes et des fleurs et ainsi de suite donc ici encore une fois le le mot khushour fait référence à quelque chose qui est quelque chose de quelque chose de bas bien sûr Pour nous, pourquoi est-ce que le Khosour c'est important C'est parce que Allah Azawajalla il parle de le dans Al-Qur'an Al-Karim. Nous avons par exemple la sourate qui s'appelle sourate Al-Mu'minun, la sourate des croyants. Allah azza wa il dit qu'ad-aflahe Al-Mu'minun. Les mu'minins, les croyants, ils vont avoir le falah, ils vont avoir le succès. Alors, c'est qui les mu'minins, Allah Azawajalla les décrit par la suite dans les versets qui viennent juste après. Mais le premier verset, ou bien la première description qui vient de ces mu'minim, de ces croyants, c'est quoi <inaudible> Ceux qui sont dans un état de khushou' à l'intérieur de leur salat. Encore une fois, on peut expliquer cela comme étant la concentration dans la, dans la salat. Mais on peut dire aussi que la concentration dans la salat, c'est le dernier fruit, c'est la conséquence de, de le khushou', c'est... C'est euh, un symptôme de khushu' en quelque sorte. Donc, là, si la personne elle se concentre dans la sollette, c'est parce qu'elle a le khushu'. C'est pas le sens de la concentration qui est, qui est le khushu'. Le khushu' c'est plus profond que ça, comme on va le voir dans quelques instants. Insha'Allah, subhanahu wa taala. Allah azawajalla il dit aussi dans sourate al-hadid: Alâm ya'ni للَّذينَ آمَنُوا أن تَخشَع قُلُوبُهُم لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا Allah Azza wa Jal, يكونك الذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسق الله عز وجل ال لم pour ceux qui ont la foi est ce que ce n'est pas encore le moment pour eux ان تخشع قلوبهم pour que leur cœur est cet état de khushou' envers le dhikr le rappel d'Allah عز وجل et envers La révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est quoi l'histoire derrière ce verset, avant de finir la ayah, avant de finir le verset Comme il dit ici, Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala, ma Ibn Mas'ud il dit que ça c'est une mu'ataba. Une mu'ataba c'est une sorte de blâme. C'est lorsque tu blâmes quelqu'un, tu blâmes la personne, on ne parle pas ici de blâmer dans le sens où tu n'aimes pas la personne et tu l'accuses ou autre chose on parle de de blâmer ça veut dire rappeler à l'ordre en quelque sorte. Donc le muathaba ici c'est dans le sens de rappeler à l'ordre. Allah azza wa il rappelle les croyants à l'ordre. Quels croyants ici les meilleurs des croyants Les Sahaba, les compagnons du prophète sallahu alayhi wa sallam comme il dit ici Ibn Masoud ça c'était à peine 4 ans après leur entrée dans l'islam, ça veut dire au début de l'islam, de la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de la réception de son message et ainsi de suite, à peine, il dit environ 4 ans, Ibn al c'est l'un des compagnons, l'un des premiers compagnons qui ont, qui ont accepté l'islam avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il dit ici, à peine 4 ans après notre entrée dans l'islam, Allah il a révélé ce rappel à l'ordre. C'est quoi l'histoire de ce rappel à l'ordre Allah a l'explique dans la suite. Och de som inte har läst den här berättelsen, de som inte har läst den här berättelsen, de som inte har läst den här berättelsen, de som inte har de som et har de som de som inte de som inte har läst den här berättelsen, de som inte har läst Le här de du temps qui nous sépare du moment de la révélation. Donc il y a la révélation, le début de la révélation, et il y a aussi le moment qui nous sépare de notre contrat, de notre engagement qu'on fait avec Allah Azza wa Jal. Que ce soit pour une personne qui est entrée dans l'islam, qui n'était pas musulmane, comme plusieurs des compagnons du prophète, ou que ce soit pour quelqu'un qui a grandi dans l'islam et que peut-être il n'était pas très pratiquant et ainsi de suite, et qu'à un certain moment de sa vie, il a dit, moi je vais devenir sérieux dans ma religion, je vais commencer à pratiquer ma religion, je vais me rapprocher d'Allah Zaodjel. Ça, c'est une sorte de contrat que tu as renouvelé avec Allah Zaodjel. À partir de ce moment, quelques temps après le plus que tu t'éloignes de ce moment, qu'est-ce qui arrive La volonté, elle, pourrait s'affaiblir comprenez Donc, on comprend tout ce qu'en tant qu'être humain. Prenons un exemple très simple, ok Ce n'est pas pour comparer avec la religion, ce n'est pas pour comparer avec l'imam, mais c'est juste pour donner une idée de notre psychologie en tant qu'être humain, que ce soit dans notre imam ou bien dans les chances de, de la vie du bas monde. Vous savez que fin décembre, début janvier, euh, il y a des gens qui fêtent le début de la nouvelle année et ainsi de suite. Et là, les gens ils font leur nouvelle résolution pour l'année. Et là, les gens, ils vont... Ce n'est pas, bien sûr, dans notre sunna, ce n'est pas dans nos pratiques, nous avons notre façon de faire les choses. Mais ici, on parle de quelque chose qui existe, que vous la connaissez tous. Donc, la résolution de la nouvelle année, il y a des personnes qui prennent, un, qui prennent des, des engagements. Donc, à partir de maintenant, je vais dormir tôt et je vais faire telle chose et je vais lire euh, un, un livre par, par mois et je vais aller faire le sport trois fois par semaine et ainsi de suite. La réalité est que Sans parler encore une fois de cette question, est-ce que c'est une question, est-ce que c'est notre méthode de faire des choses, on parle ici d'une réalité, de ce que plusieurs personnes font. Le, le fait, l'État, la réalité est que, combien de personnes respectent cet engagement? Très peu de personnes. Et les personnes qui ne respectent pas cet engagement, combien ça leur prend pour commencer à rompre cet engagement? Il y a des personnes qui vont le rompre après deux mois, d'autres personnes après un mois, d'autres personnes à peine après après une semaine. Vous comprenez? Donc, il va faire sa résolution, je suis déterminé, ainsi de suite. Donc, ça, c'est le moment de, de l'engagement. Tout marche bien pendant une semaine, après la semaine. Quoi, on commence à oublier et la personne commence à, à. Ou bien la volonté de la personne commence à affaiblir et à et à descendre. Ici, c'est la même chose. Allah Azza wa Dali il les rappelle à l'ordre. C'est parce qu'au début, ils étaient tellement déterminés dans leur foi, ils étaient tellement présents, le cœur était tellement présent et qu'avec le temps, qu'est-ce qui arrive Si la foi n'est pas maintenue, qu'est-ce qui arrive à la foi Est-ce que la foi, c'est un boost une seule fois puis après ça, ça va, ça va continuer jusqu'à l'infini, jusqu'à notre mort hmm? Non. Afouane Elle oscille, mais si on n'apprend pas, si, si elle n'est pas maintenue, s'il n'y a même pas un travail de maintenance, elle, le cœur va durcir. Donc ici, il y a beaucoup de chances que ça ne va même pas osciller, ça va tout simplement être une descente vers, vers le bas. Okay? On, on commence à redescendre, c'est une chute qui est pas mal continue, de façon graduelle, qui continue. Parce que dans cette vie, c'est comme, comme, comme dans la physique, les règles de la physique. Sur cette terre, il y a quoi La force de la gravité. Pas, donc si on va jeter quelque chose avec une certaine force initiale, est-ce que cette force va continuer jusqu'à l'infini Non, elle va... Ça va commencer, l'objet va commencer à descendre et à se rapprocher vers, vers la terre. Donc, pour qu'un avion puisse voler ou autre chose, il a besoin d'une propulsion de façon permanente. La même chose ici. Dans notre vie, il y a des fitaines, il y a des tentations, il y a des épreuves, il y a des problèmes, et il y a, il y a, il y a. Donc, si la foi n'est pas maintenue, qu'est-ce qui arrive La foi, elle va, elle va descendre et le cœur va, va durcir. Si le cœur, il durcit, on va manquer d'eux. Notre concept pour aujourd'hui c'est quoi Khushou. Donc si le cœur est dur, ça veut dire il n'y a pas de khushou. Comprenez Parce que encore une fois le khushou c'est l'humilité, c'est riqqatul qalb, c'est un cœur qui est doux et qui est soumis à Allah Azza un cœur qui est présent et qui est conscient d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ça c'est l'état de l'état de al-khushou. Donc ici Allah Azza il dit même aux compagnons ou sahaba Radhiyallahu Ta'ala anhum Ici, que si on s'éloigne trop de ce point de départ et qu'on ne renouvelle pas la foi, on ne renouvelle pas le Iman, on ne prend pas soin de notre cœur et de notre foi et de notre Iman, qu'est-ce qui arrive ?« Taala alayhimul amad faqassat qu'loubouhum wa kathirum minhum » que les gens du livre pourquoi est-ce qu'ils ont altéré leur religion altéré leur livre pourquoi jusqu'à jusqu aujourd'hui on le voit ils ne prennent pas leur religion au sérieux et ainsi de suite, pourquoi leur coeur ont durci, n'ont pas maintenu leur, leur foi et bien sûr après ça, ça passe de génération à à autre et il ne reste rien de la foi en tant que telle il ne reste que des rituels ou bien certaines apparences ou des pratiques ou autre chose mais il n'y a pas de vérité de la foi à l'intérieur du cœur. Taïb. Il nous dit si l'imam Ibn al-Qayyim: "Al-khushou' al-qalb bayna yaday ar-Rabb bil-khudou' wal-dhull wal-jam'iyyah 'alayh." Al-khushou', donc c'est quoi le khushou'? C'est lorsque le cœur il se met Il se lève auprès d'Allah Azza wa Jalla. Il se lève devant Allah Subhanahu wa Ta'ala, qiyam al-qal, qiyam qalbi pour euh, le Rabbi bil khudu'. La soumission. L'état d'être humble pour Allah Subhanahu wa Ta'ala. al al-khudu', ça c'est le sens de l'adoration en arabe. Vous savez comment est-ce qu'on appelle l'adoration en arabe L'adoration c'est al-ibadatu. On va écrire ça. Donc Allah Azza wa Jalla dit quran Karim wa ma insa illa liya'budun Allah Azza wa Jalla nous a créé pour l'adorer pour qu'on l'adore mais c'est quoi l'adoration? L'adoration c'est pas d'aller à la mosquée parfois faire la prière, c'est pas une fois dans sa vie aller faire le hadj, ça c'est des pratiques de l'adoration, c'est certaines composantes de l'adoration. Donc l'adoration dans la langue arabe elle s'appelle ibada Ça, c'est l'adoration. La « ibadah ». Maintenant, le sens de « ibadah » dans la langue arabe, c'est quoi C'est quelque chose de soumis, quelque chose de bas. C'est pour ça, dans la langue arabe, il dit « tariqun mu'abbed ». Un chemin, une route qui est mu'abbed. C'est quoi mu'abbed Ça veut dire qui est praticable, qui a été bien, bien soumise pour les pieds des êtres humains, pour que les gens puissent, puissent marcher. On enlève tous les défis, tous les obstacles. « Khalas ». Elle est soumise, marcher sur, sur cette terre. Et comme Allah Azza wa Allah Azza wa le m'en même, même sur le Qur'an, Al-Karim. Donc, Al-Ibadah, c'est la soumission à notre Créateur, subhanahu wa ta'ala, mais c'est la soumission avant tout du, du cœur. Donc, la soumission totale avec l'amour qui est total, l'amour pour Allah, subhanahu wa ta'ala. « Gaya tu l'hubbi ma'a C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla nous a créé. Donc ici il dit l'imam Ibn Al-Qayyim, khushou. khushouh, khushouh c'est quoi C'est encore une fois cette question ici de ibada, ou bien de soumission à Allah Azza wa Jalla. La deuxième chose ici c'est quoi C'est lorsque le cœur est concentré sur Allah Azza wa Le cœur de par sa nature, il peut être soit concentré, s'il n'est pas concentré, il est quoi le cœur distrait, très bien, distrait ici, donc on peut dire c'est concentré, ou bien c'est distrait, distrait, on peut dire aussi que le cœur, il est éparpillé, mouchette tête, dans la langue arabe, on dit parfois mouchette tête, éparpillé, c'est pour ça, dans un hadith du prophète, sallallahu alayhi wa que celui qui a comme souci la vie de l'au-delà, Allah, qu'est-ce qu'il va lui donner Un cœur qui est concentré Allah Azza wa bien sûr ici je résume le sens général du hadith, c'est un long hadith. Minkanatil dunya hammahu, minkanatil akhiratu hummu, kama fi hadithi Rasulillahis Salallahu s. Donc celui qui a comme souci la vie de ce bas monde ou bien la vie de l'au-delà Allah Azza wa Jal, il va lui il va lui rassembler sa vie, il va lui faciliter les choses. Allah Azza wa Jall va se charger de tout pour lui, il va l'aider, il va éloigner les soucis de lui. Et celui qui a comme grand souci qui a qui a un cœur qui est concentré ou bien qui est distrait plutôt qui est éparpillé par qui a comme grand souci la dunya, cette vie du bas monde, Allah Azza wa Jall il va lui accorder un cœur qui est éparpillé, qui est perdu. Parce que la vie du bas monde, c'est quoi C'est une chose qui est On On peut jamais avoir toute chose de cette vie du bâton. On va jamais être content. Euh, si on prend un exemple très simple qui est cité dans le Coran karim qui est très important, parce qu'encore une fois, ça revient au concept de ibadah, du monothéisme, de pourquoi ce Allah azawajal nous a créé. Pour certaines personnes, la dunya, c'est quoi C'est d'essayer de plaire aux, aux autres, essayer de satisfaire aux autres personnes. Urda unes. Donc, il y a des personnes qui sont très très sensible à la vie des autres, aux critiques des autres, et ainsi de suite, et qui pense que pour avoir une vie qui est paisible, il faudrait rendre les autres heureux, faire plaisir aux autres. Est-ce que ça, c'est un objectif qui est réaliste Est-ce que c'est un but qui est atteignable Non. Ça ne fait que distraire le cœur et l'éparpiller. Et on ne pourra jamais satisfaire aux autres. C'est un objectif qui est C'est pour ça le prophète والسلام, nous a appris de faire quoi De vivre notre vie en essayant et en voulant et en cherchant à satisfaire à Allah Azawajel lui seul. après ça le reste, ça n'importe peu. Ce n'est pas, ce n'est pas important. Vous comprenez Donc il dit ici Jamia al Jamia to C'est un cœur qui est concentré sur Allah Subhanahu wa.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 on va devoir se, euh, on va devoir choisir son camp ou bien choisir son rang plutôt on va nous faire on va nous dire va y avoir 10 rangs 15 rangs et on va nous dire chaque rang va avoir une lumière qui va qui va s'allumer comme les lumières pour les feux de de circulation donc on va nous dire va y avoir une lumière qui va dire telle chose telle chose et il, il va y avoir une lumière qui dit vérité al haq la vérité ça veut dire ce que Allah a zaudali subhanahu wa ta'ala Le croyant, parmi les implications ici de l'Chouchour, c'est que dès qu'il voit la lumière qui dit vérité, qu'est-ce qu'il va faire Il se dirige vers, vers cette lumière. Il va la suivre. Il nous donne ici un exemple. Parmi les signes de cela, c'est que si la personne est en d'état de divergence. Si quelqu'un n'est pas d'accord avec moi, j'ai un avis et l'autre personne elle a là un avis qui est différent du mien et que l'autre personne va me répliquer, va donner ses arguments, mais va donner des arguments qui représentent la vérité, qui me convainc à l'intérieur de moi-même que ça c'est la vérité. Alors parmi les implications de le khushur, c'est quoi C'est que je vais me soumettre à la vérité, je vais suivre la la vérité. C'est clair Parce que ça, c'est un point très très important. Pourquoi est-ce que la pourquoi est-ce que la plupart des êtres humains, oui, l'ego, très bien, je vais pas finir la question, mais bon, l'ego, tu nous as ajouté ici un élément important. Donc l'ego, si on parle bien sûr de l'Qibbâl, par exemple, si on parle de l'Qibbâl, l'arrogance, le prophète Sâdîs nous a dit que l'arrogance, le Qibbâl, c'est quoi Deux signes, c'est deux choses. Le Qibbâl, c'est Bâtarul Haq. C'est de rejeter la vérité, même si on la voit, on va la rejeter, comme tu dis. Ça peut être par ego par autre chose, comme on va le voir, Inch'Allah Azza wa Jal. Ou à ramtonnas, c'est de rabaisser les autres, de se penser toujours meilleur que les autres, ou bien de penser que les autres sont, sont mauvais, et moi je suis la seule bonne personne. Mais pourquoi est-ce que, là pour revenir à la question, pourquoi est-ce que, La partie majeure des êtres humains ne suivent pas le, message, le chemin de la vérité. Ils suivent le chemin de shaitan. Pourquoi Ça, c'est une question très, très importante. C'est une question cruciale pour comprendre la vie. Et la réponse, on l'a dans le Coran, On l'a dans les paroles du prophète, Mais alayhi C'est une question très, très importante. Beaucoup de personnes pensent que les gens ne suivent pas la vérité parce qu'ils ne connaissent pas la vérité. Et ça, c'est faux pour plusieurs raisons, c'est que ce n'est pas tout celui qui ne suit pas la vérité qui ne connaît pas la vérité nécessairement, et ce n'est pas tout celui qui connaît la vérité qui va suivre la, la vérité, n'est-ce pas Il y a des personnes qui pensent automatiquement que le fait de suivre la vérité, quelqu'un, il y a cela quelques jours, quelqu'un m'a posé une question très très intéressante, et la personne était vraiment, était vraiment comment on peut dire ça euh, ressentez vraiment le besoin d'avoir une réponse et qu'on traite de ce sujet. La question, c'est quoi C'est quoi qui nous mène vers, vers la guider C'est quoi la guider Est-ce que la guider, c'est seulement... Est -ce que, pourquoi est-ce qu'il y a des personnes qui savent, mais que malgré ça, on ne peut pas dire que ces personnes-là sont, sont guidées, même si elles connaissent la vérité, même si elles connaissent beaucoup de choses Eh bien, l, l, la connaissance à elle seule n'est pas suffisante pour faire de nous une personne qui est, qui est guidée. Que je connaisse la vérité, ça ne veut pas dire que je suis guidé, que je suis sur le droit, sur le droit chemin. Si vous voulez le meilleur exemple, on peut, dire bien, on peut dire aussi le pire exemple, et le meilleur exemple en termes ici d'argument, pour nous convaincre, c'est quoi C'est la personne la plus égarée, et la première personne à être égarée, c'est qui c'est C'est Iblis, c'est le Shaitan, le Satan. Est-ce que Shaitan, il ne connaissait pas la vérité Iblis Est-ce qu'il connaissait pas la vérité Il connaissait la vérité très très bien parce que c'était pas un ange, mais il était avec les gens, les, les anges. Il était avec le malade Ikhârîm Musâlim. C'est pas donc il il il voit des choses du monde de l'invisible que même nous on n'a pas, on n'a pas vu. Donc il y a plusieurs ayats dans le Coran Ikhârîm qui sont très clairs que Shaitan il connaît la vérité. De un, on va pas citer toutes ces ayats Et de deux, si on disait que Shaitan il sait pas la vérité. Ça voudrait dire qu'Allah qu est injuste envers lui. Pourquoi est-ce qu'Allah nous parle du mal de lui Il dit qu'il va le punir et qu'il est le pire et qu'il mène vers l'enfer et qu'il est, euh, qu est éloigné de la miséricorde d'Allah et ainsi de suite si lui il ne savait pas Shaitan. Vous comprenez Parce qu'Allah il, il est juste. Allah azza wa il, il clarifie la vérité avant de punir la, la personne. Donc ça c'est de un... Le simple fait de savoir ne va pas faire en sorte que la personne est guidée. C'est clair Et ce ne sont pas toutes les personnes qui ne sont pas guidées qui ne savent tout juste pas. La deuxième chose, c'est que dans le Coran al-Karim aussi, on a beaucoup de ayats qui nous prouvent que les gens, ils savent, qu'il y a beaucoup de personnes qui savent. Il y a beaucoup même des ennemis de la vérité qui savent. Et ça, on le connaît de notre vie de tous les jours. Bien sûr, on ne parle pas ici. Chacun a eu cette mauvaise expérience. ok? Chacun, chacun pa, pa, parmi nous a fait cette erreur un jour ou, une, ou, ou un autre. On ne parle pas ici, bien sûr, de rejeter la vérité qui est la vérité, la révélation qui vient d'Allah Azzawajal. Mais pour des petits détails de la vie de tous les jours, dans nos relations personnelles et ainsi de suite, il n'y a pas quelqu'un qui va dire que moi, je n'ai jamais rejeté la vérité alors que que je la voyais. Quelqu'un va me dire « Ah, c'est de ta faute. Tu ne m'as pas informé à temps. Et moi, je vais quand même dire quoi C'est pas de ma faute. Même si je sais au fond de moi-même que, que c'est de ma faute. Vous comprenez On ne parle pas encore une fois. On ne parle pas ici de quelqu'un qui a commis un crime. Okay on sait que... Euh, Espérons, la majorité des personnes n'ont pas, pas commis de crimes. Mais on parle des, des petites erreurs dans la vie. Parfois, ça nous arrive de renier une erreur, même si on sait qu'on a fait cette erreur et qu'on est dans le tort. Ce n'est pas quelque chose de haram qu'on fait, mais c'est des petites choses de la vie de tous les jours et qu'on va ressentir, comme tu as dit, parfois, soit c'est l'ego, parfois, on va tout simplement se sentir trop gêné d'admettre qu'on a eu tort parce que ça va toucher à notre image. Peut-être peut on pourrait perdre certains acquis ou autre chose. Donc, ici, le khouchou, parmi les implications de le khouchou, c'est que le croyant, dès qu'il voit que ça, c'est la vérité, qu'est-ce qu'il va faire Il va Il va l'admettre et il va suivre la vérité qui vient d'Allah. Oui. C'est une, une bonne question ici. Le frère, il dit, est-ce que parmi les raisons pour lesquelles la majorité des personnes ne suivent pas la vérité, c'est parce que le chemin de la vérité est plus compliqué que le chemin qui n'est pas celui de la vérité, qui est de le battre de l'égarement, est plus facile à suivre C'est oui et non. C'est parce qu'on ne peut pas vraiment dire que le chemin de la vérité est plus, est plus compliqué, ok Ça, ça dépend de sous quel angle on va voir. C'est certain que le chemin de la vérité, est-ce que c'est un chemin qui mène vers le long terme ou qui mène vers le court terme C'est le long terme. Les gens, ils... Et les gens, ils cherchent le, le court terme. La, la nature de l'être humain, parmi les, les plus grandes, parmi les plus grands points de faiblesse de l'être humain, c'est quoi C'est qu'il aime le court terme. Och hur länge är det? Det är inte så långt. Det är inte så långt. Det är inte så långt. Det är inte så långt le marketing qui fonctionne le plus et le plus répandu et qui fonctionne après, après des dizaines d'années ça existe jusqu'à aujourd'hui c'est quoi c'est le fameux ne payez rien avant 24 mois ne payez rien avant 36 mois ne payez rien avant donc pourquoi est-ce que les gens achètent Pourquoi Même si parfois la personne, elle est convaincue de ne pas avoir les moyens, que ça, ça va être un fardeau de plus, de devoir avoir une dette sur, sur mes épaules et ça va, il va avoir des intérêts et ainsi de suite. Et peut-être, je n'ai pas vraiment besoin de ce produit à l'instant actuel. Si j'attends deux ans, trois ans, eh bien, je pourrais économiser, épargner, peut-être trouver quelque chose de meilleur et acheter cash sans avoir, avoir à payer des intérêts et ainsi de suite. Mais pourquoi est-ce que la technique, elle fonctionne Parce que tout de suite, j'obtiens tout de suite, comprenez J'obtiens tout de suite, ça veut dire l'accès direct à la maslaha, à cette tentation, ou bien à ce qu'on perçoit comme étant un gain ou autre chose. Le chemin de la vérité, il n'est pas plus compliqué que le chemin de, de l'égarement. Bien au contraire, à long terme, le chemin de la vérité, il est plus simple, c'est parce qu'il nous éloigne des problèmes et des soucis, des complications et ainsi de suite. « Wa ma arsallaka illa rahmatan » Les alamin, le prophète sallam, c'est une miséricorde pour les univers, c'est une miséricorde pour nous, alayhi sallallahu wa s-salam. mais comme tu l'as mentionné, c'est parce que les gens habituellement, ils cherchent ce qui est le plus immédiat, comprenez, chemin de la vérité, oui, à court terme, il va demander des sacrifices, il va demander de la patience, de la persévérance, pourquoi est-ce qu'Allah azzawajal, il parle toujours des sabirines, de ceux qui sont patients, wa bachir Allah Azza wa Jal il promet le paradis à ceux qui sont patients. Pourquoi la patience ici C'est parce qu'encore une fois, à court terme la vérité est souvent amère. Ça c'est une formule qui est connue, n'est-ce pas que la vérité est amère C'est vrai ou non Même à l'extérieur du domaine de la religion. La vérité est amère. Souvent la vérité, quand on dit les paroles de vérité, ça amène des problèmes. Ça crée des problèmes lorsqu'on dit la vérité. Par contre, Ça, c'est vu de façon partielle. Ça amène des problèmes à court terme, tout de suite. Mais ça sauve des grands problèmes à long terme. Ne pas dire la vérité ou dire le mensonge, ça évite les problèmes à court terme. Mais ça ramène de grands problèmes à long terme. C'est clair Juste après, il nous dit Si l'a dit le djunaïd, « El khushou'u tazallu l'ulquloubi li'allamilgouyoub » Imam Al-Junaid, l'un des adorateurs connus, il dit « Al-Khushu'a, c'est lorsque le cœur est soumis au Tout-Puissant et au Tout-Connaisseur, le Tout-Omniscient, Allah subhanahu wa ta'ala. » Donc ici, encore une fois, le Khushu'a est une chose qui, est, qui commence à l'intérieur du cœur. Les fruits des Khushu'a, c'est quoi C'est ce qu'on voit sur le corps de la personne. Écoutez bien ça. Le point qui va venir, il est important. Il y a une différence ici entre le khouchou et le tahashou. Khouchou, c'est ce qu'on vient de mentionner. C'est un état naturel, spontané, sincère du cœur qui est soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Le tahashou, c'est de s'efforcer à agir comme si on avait le, le khouchou. On va donner un exemple. Khushua, quelqu'un qui est en train de lire le Coran ou bien d'entendre le Coran. Il y a le Coran qui est récité dans notre environnement. Et la personne, elle a du plaisir à écouter le Coran et elle l'apprécie. Le cœur, il est présent, il apprécie le Coran. Le Coran va adoucir le cœur de cette personne. C'est parce que c'est un croyant sincère qui a le Khushua. Le tachashur, le fait de s'efforcer d'agir comme si on avait le Khushua. C'est une personne qui n'a pas nécessairement le khushou', mais qui va entendre le Coran être récité, qu'est-ce qu'elle va faire Bon, à l'extrême, elle va s'efforcer de pleurer, OK, peut-être. Il y a certaines personnes qui sont bonnes dans dans dans dans dans ce genre de de dans le théâtre, n'am, na mais La, la, la chose la plus facile, la, la plus simple, c'est que la personne, elle va garder silence par respect envers le Qur'an. Okay? Si c'est un, si un mu'min, même s'il si n'a pas le khushour, il va garder le silence par respect envers le Qur'an. S'il était en train de rire, de dire des blagues, il va s'abstenir de le faire. Okay? Il va peut-être baisser un peu ça, sa tête. Okay? Il ne va pas agir de façon arrogante. Ça veut dire, ici, on parle euh, de l'agissement physique de, de la personne ça peut être aussi le munafir, un hypocrite donc ça pourrait venir d'un ça pourrait venir d'un hypocrite qui ne croit pas en Allah qui ne craint pas Allah, qui ne respecte pas le Coran mais qui va le faire par ostentation pour que les gens ils disent que lui il respecte le Coran, donc il va baisser sa tête ou comme tu dis toi à la rigueur il pourrait même être bon dans euh, c'est un bon acteur et qui pourrait commencer à, à faire semblant de pleurer ou autre chose, on appelle ça Okay? Le tachachou ne signifie rien en tant que tel. C'est ce qui est dans le cœur qui est le plus important, qui est le chouchour. Donc, il y a ce qui sort sur le corps de la personne, sur les, les agissements de la personne, et qui est entre guillemets fake, ça veut dire c'est quelque chose de, de travaillé. on s'efforce de le faire. Et il y a ce qui sort sur le corps de la personne, mais qui est sincère. C'est un fruit de ce qu'il y a à l'intérieur du cœur. C'est clair On répète Ce qui est dans le cœur, on répète c'est important. Ce qui est dans le cœur, si le cœur il a le khouchou' le cœur il a le khouchou' pour Allah Azza wa Qu'est-ce qui va arriver sur le corps Le corps va nécessairement en être affecté. C'est clair Parce que le corps est relié au cœur. Le cœur c'est le roi, Malik. Le, corps, le cœur, c'est le roi de l'individu, de la personne. Il contrôle les agissements du, du corps de la personne. Par contre, le contraire n'est pas nécessairement vrai. Si la personne a des agissements, des, encore une fois, des signes de khushour apparents, parce qu'elle baisse sa tête ou elle pleure ou autre chose, ce n'est pas nécessairement parce qu'elle a le khushour dans, dans le cœur, comprenez Donc là déjà il faut faire attention qu'il okay, faut pas sauter aux conclusions rapides. C'est pas parce que quelqu'un il baisse sa tête ou même il pleure en écoutant le Coran ou autre chose qu'il a plus de foi et de iman et de sincérité que quelqu'un qui n'a pas eu les mêmes les mêmes signes. Bon peut-être que la première personne le fait, c'est Allah Azawajalla qui le sait. Peut-être la pers première personne s'efforce de le faire, peut-être qu'elle n'est pas sincère, et peut-être que le, le, le, le premier ou le deuxième, plutôt celui qui ne pleurait pas, ou bien qui n'a pas nécessairement trop baissé sa tête, peut-être qu'il a le khouchour, mais c'est un khouchour sincère, même s'il n'est pas au niveau tellement puissant de faire pleurer la personne. Tu une question après c'est difficile que le que le du corps c'est difficile à imaginer que le takhashou' du corps va affecter le cœur et qu'il va faire en sorte que le cœur va avoir le khouchou' OK ça c'est ça c'est difficile d'imaginer même si les ulama ils en parlent de ça ils disent que lors du dhikr d'Allah lors du Coran et ainsi de suite celui qui n'a pas le khouchou' alors il devrait à la rigueur au minimum S'efforcer de faire le tahashur, mais pas par ostentation. C'est question du, du motif ici qui fait la différence. Pas par ostentation, pas pour les autres, mais plutôt par respect envers la parole d'Allah Azzaud. C'est clair Donc, si moi j'écoute le Qur'an, quelqu'un récite devant moi le Qur'an, et que moi je n'ai pas le khushur dans ce moment, ça ne veut pas dire que je vais commencer à éclater de rire et ainsi de suite. Je devrais... Faire un peu de tachachou, mais pas par ostentation, pas pour que les gens ils disent « Ah, il a le khouchou, lui, on voit il a le khouchou. » Non, par respect envers la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est clair Donc, regardez ici. Euh, « Ra'a Umar ibn al-Khattab, radiyallahu ta'ala, anhu rajoulan ta'ta'a raqabatahu fi salat. » Umar ibn al-Khattab, fameux compagnon du prophète, wa sallam, deuxième calife de l'islam, il a vu un homme qui a trop baissé sa tête lors de la prière. Donc, quelqu'un, lors de la prière, il a complètement baissé sa tête, comme ça. Alors qu'il était en train de faire la, la prière. Donc, ça, ce n'est pas dans la soulna du prophète, de trop baisser la tête. Normalement, la sunnah, c'est de regarder à l'endroit de notre prosternation, de notre sujoud environ. Donc, oui, on baisse la tête, mais pas au pas trop baisser la tête pas au point de, que la tête elle va devenir ici ou bien que notre cou il va devenir à 90 degrés avec, avec notre corps okay? donc Omar il a vu une personne qui a trop baissé sa tête un homme alors qu'est-ce qu'il lui a dit il a dit il a dit ô oh, toi l'homme qui baisse son cou fais monter ta tête fais monter ton cou parce que le khouchour ce n'est pas au niveau du cou le khouchour est au niveau du du cœur comprenez donc pas la peine de t'efforcer comme si tu as trop de khouchour alors que tu ne l'as pas c'est clair Taïm du elle a vu une fois Un groupe de jeunes gens. Aïcha radiyallahu ta'ala anha, elle a vu des jeunes hommes, un groupe de jeunes, qui marchaient tout doucement. Des jeunes qui marchaient tout doucement, pas comme les jeunes aujourd'hui, ok, g gangsters et tout, qui, qui marchent tout, tout doucement par arrogance. Non, ça c'était le contraire. Ils marchaient tout doucement, pourquoi pour donner l'impression d'être faible et soumis à Allah Azza, wa et ainsi de suite. Okay, comme dans le temps ils appelaient certains soufis, ils les appelaient quoi? Al Fukarah ou bien Abdu et ainsi de suite, ça veut dire ceux qui sont trop faibles auprès d'Allah Azza wa Jal, ceux qui sont soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi de suite. Alors elle a dit Aisha radhiyallahu ta'ala anha, men ha c'est qui ces jeunes personnes, c'est qui ce groupe de personnes? Alors ils ont dit Nous saikun, c'est des adorateurs c'est des personnes pieuses c'est des adorateurs, ça veut dire des personnes ici qui sont qui veulent encore une fois comme, les, comme certains groupes, groupes de soufis et ainsi de suite, qui, qui s'efforcent à faire certaines, certaines pratiques à se montrer faibles à marcher avec faiblesse et ainsi de suite pour donner cette impression d'être un, un adorateur et un abid khachir, soumis Allah alors qu'est-ce qu'elle a dit elle va donner ici un un contre-exemple. Elle, elle, elle va prouver que ces personnes-là ne sont pas en train de faire la bonne chose en donnant le bon exemple. Alors, elle a dit, « "Kan Umar ibn al-Khattab »« Umar ibn al-Khattab »« radiyallahu ta'ala anhu » Bien sûr, encore une fois, c'est le deuxième des plus grands compagnons du prophète, sallallahu alayhi wasallam. C'est le deuxième calife de l'islam. Donc, c'est l'un de nos plus grands modèles à suivre après le prophète, sallallahu alayhi wasallam. Donc, elle dit, « Kana Umar ibn al-Khattab »« Iza masha asra » Lorsqu'il marchait, il marchait vite. Ça veut dire qu'il marchait plein d'énergie. Il ne marchait pas de cette façon, comme ça, affaibli, ainsi de suite. وَإِذَا قَالَ asma. Et lorsqu'il parlait, il se faisait entendre. Donc ces personnes-là, ils faisaient le contraire. Ils essayaient, ils s'efforçaient à parler à à voix pas nécessairement faible mais à voix euh, pas nécessairement basse mais à voix faible pour que les gens encore une fois disent que ça c'est des adorateurs ils sont tellement pieux ils ont tellement de khushou' que ils n'ont pas de force n'ont plus de force pour pour s'imposer ou bien pour parler de façon normale. Donc Omar radhiyallahu ta'ala annou elle dit lorsqu'il parlait, il parlait fort, il se faisait entendre. Et lorsqu'il marchait, il marchait vite et plein et plein d'énergie. Wa idha daraba Et lorsqu'il frappait, il faisait mal. Donc ça veut dire qu'il était, il était fort et imposant. Umar ibn al-Khattab, radiyallahu ta'ala, « wa kāna an-nāsik haqqan » Et c'est lui qui était l'adorateur véritable. Ça veut dire, elle dit, c'est lui l'exemple à suivre. Vous comprenez Qu'est-ce que vous comprenez de cette, de cette histoire, de cette petite histoire C'est pas c'est pas dans l'apparence. OK? Si l'apparence n'est pas dans la sunna du prophète sallam, si l'apparence, si un trait d'apparence de comportement ou autre chose n'est pas dans la sunna du prophète sallam, alors il faut pas s'efforcer de de l'avoir pour donner l'illusion comme quoi nous nous avons le le khouchou. OK? De nos jours, je sais que c'est un peu plus rare Pour une raison très simple, c'est pas parce que les gens comprennent plus l'islam, non, ça n'a rien à voir avec ça. Pour une raison très simple, c'est parce qu'on vit dans l'ère du matérialisme. Okay? Donc, le, le matérialisme est trop fort et les gens se sentent forcés de, de suivre la tendance et d'être comme, comme tout le monde. Mais jusqu'à, il n'y a pas très longtemps, la tendance, une tendance chez beaucoup de personnes, encore une fois, c'était cette tendance-là de, de soufisme un, un, peu, un peu dévié de la sunnah du prophète, salallahu alayhi wa sallam, qui était de, encore une fois, de, euh, de marcher mal, manger mal, s'habiller mal, euh, parler avec faiblesse, et ainsi de suite, pour, encore une fois, avoir cette apparence-là d'être un, un adorateur d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est clair alors que ça, ça n'a aucune valeur auprès d'Allah, azza wa Ce qui est dans la Sunna du prophète, oui, il a une valeur, le reste que tu t'habilles bien, que tu t'habilles mal, il n'y a aucune différence auprès d'Allah Azzawajal. Même au contraire, si tu es riche et que Allah t'a donné l'opportunité de bien t'habiller, tu devrais bien t'habiller parce que Allah Azzawajal il aime voir sa ni'ma sur son, sur son serviteur. Et al-mu'minu al-qawiyyu wa min al comme dans le hadith du prophète le croyant qui est fort, il est meilleur et plus aimé auprès d'Allah Azzawajal que le croyant qui est Qui est faible, Donc, celui qui s'efforce de marcher avec faiblesse, et de donner l'impression qu'il est malade et qu'il est, et qu est trop, euh, comment dit ça, trop, trop pauvre auprès d'Allah, ainsi de suite, tout ça, c'est dans le cœur. La vérité, c'est dans le cœur, ce n'est pas dans l'apparence qui est truquée ou bien qui est fake ou autre chose. Ça, ça peut même se retourner contre la personne, ça peut devenir de l'ostentation, de l'hypocrisie, ça peut devenir agir pour les autres et pas pour Allah, subhanahu wa, Taala C'est clair? Waadih? Tayeb. Uh, Hudhayfa radi ta'ala anhu bien nous avons ici al ibn Uyayd, encore une fois l'un des grands savants de l'Islam, l'un des grands adorateurs, il dit Fudayl ibn Uyayd kana yukrahu an ya an yura ar-rajul aw an yuri ar-rajul min al-khushu' akthar mimma fi qalbihi. Il dit les pieux ancêtres de l'Islam, il n'aimait pas il ne conseillait pas qu'un homme, qu'une personne montre un état de khushour qui dépasse le khushour qui est à l'intérieur de, de son cœur. Vous comprenez Si moi je n'ai pas de khushour, je n'ai pas beaucoup de khushour dans mon cœur et que je vais m'efforcer de montrer aux autres que j'ai beaucoup de khushour, que ça, ça peut être encore une fois un signe d'ostentation. Si on revient à la question du khushour, dans la salette plus particulièrement, qui est l'un des signes du khushour, Qui pourrait nous rappeler la aya qu'on a cité au début de la halqa, c'était quoi qu'est-ce qu'Allah a azouda Il a dit aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alam ya'ni lil ladina amanu takhasha aqlubuhum li dhikrillah. Donc c'était quoi le sens on avait dit Que le khouchou' on le perd avec on pourrait le perdre avec avec le temps. OK le le plus quand s'éloigne, du début de notre engagement avec Allah Azza wa ou de la lumière initiale de la révélation de l'wahy et de la voie, le plus qu'on pourrait perdre le khouchou si on ne maintient pas ce khouchou et le cœur et ainsi de suite alors ici Houdaïfa radiyallahu ta'ala anhu l'un des grands compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit « Auwaluma min dinikum al écoutez ça, ça c'est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui parle Et lorsqu'il parle, un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas un prophète, oui c'est pas un prophète, mais devinez quoi Un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un étudiant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a appris la religion directement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, c'est une science de qualité, c'est une science qui est précise et qui est authentique et qui est véridique. Alors ce que anhu, il dit, eh bien c'est tout à fait vrai. Et c'est la réalité aussi. Et c'est complètement logique. Ils disent la première chose que vous allez perdre de votre religion, vous, les musulmans, ils parlent ici aux musulmans, depuis le temps des compagnons du prophète Sassam jusqu'à la fin des temps. Il leur dit la première composante que vous allez perdre de votre religion, c'est quoi C'est le khoshua. Vous comprenez Pourquoi selon vous Qui pourrait nous dire pourquoi Parce que la première chose qu'on perd c'est le khouchour. Ce n'est pas le jeûne, ce n'est pas la zakat, ce n'est pas le had, c'est le khushour. Euh, Très bien, donc le frère il dit parce que le khouchour, c'est la matérialisation d'une foi qui est forte, tout à fait. Qu'est-ce qu'on a aussi Oui Donc, le khushou est véritable, il vient du cœur, alors que les autres actions pourraient venir, pas nécessairement du cœur, mais peut-être d'autres choses. Ça peut être par ostentation, ça peut être sincère pour Allah, mais une action qui se fait par routine, tout comme c'est comme, comme le cas pour probablement la majorité parmi nous de nos jours en tant que musulmans, lorsqu'on pratique notre religion, les rituels et ainsi de suite, il y a beaucoup de choses qu'on fait par par simple routine. Oui, on effet, fait pour Allah Azza wa mais le cœur n'est pas présent à chaque fois. Alors, c'est pour ça qu'il va dire ici, Hudayfa radiyallahu ta'ala anhu, « Yushiku entadkhou la masjid al-jama'ati, falâ tarâfihim khashia. » Il dit, jusqu'au temps où tu vas, il va y avoir un temps lors duquel tu vas entrer dans un masjid de jama'a, la prière de groupe dans le masjid, dans la mosquée, et que tu vas voir que de toutes ces personnes, de toutes les personnes que tu vois, il n'y a pas quelqu'un qui est « khacha », il n'y a pas quelqu'un qui a le, le « khushua ». Tu as 50 personnes qui font la salat ensemble, salat ou la asr, mettons, il n'y a pas une personne parmi tout ce groupe qui a le, le « le comprenez Parce que, encore une fois, le « khushua », c'est la vérité de la foi, « haqiqatu al-iman », c'est la vérité de la foi à l'intérieur du cœur du, du croyant. Tant que le khouchour, il est là, tout le reste va rester. Mais une fois que le khouchour va être perdu, qu'est-ce qui va arriver Le reste va, va suivre. Khouchour, c'est la signification, le sens. Combien de fois est-ce que vous avez entendu, surtout de nos jours, surtout les jeunes, les, les, les enfants et les jeunes, ça veut dire les jeunes, ceux qui ont hérité de l'islam. Leurs parents sont musulmans et leurs parents, ils ont dit, « Nous, on est musulmans, on mange pas le porc, on ne boit pas l'alcool. » On fait la salade, c'est comme ça qu'ils ont enseigné l'islam à leurs enfants. Telle chose est halal, telle chose est haram. Voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut, il faut pas faire. Voilà ce qu'il faut faire. Et l'enfant, il reçoit ses instructions en tant, que, en, en tant que règle à suivre. Il faut faire ça, il ne faut pas faire ça. Il faut... Et certains vont oser le poser, d'autres ne vont jamais oser le poser. Ils vont tout simplement vivre... En dans un état en quelque sorte d'hypocrisie, ils ne sont pas complètement convaincus, mais ils vont faire semblant. Mais ceux qui vont oser poser la question, ils vont dire, mais pourquoi est-ce qu'on fait... Pourquoi est-ce qu'on doit prier cinq fois par jour Pourquoi Si on perd le sens, la signification de la chose, est-ce que ça devient quelque chose de facile à faire Non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 3-4 points de repère. Donc ici pour le Khushu, il dit, c'est les points suivants. Première chose, <y a> <'amour> c'est de se soumettre à l'ordre. Ça veut dire ici se soumettre à l'ordre d'Allah et de son prophète. alayhi salatu wa elle se lève, elle se lève, elle se lève, elle se lève, elle se lève, elle se lève, elle se lève, elle se lève, C'est clair, je vais suivre les, les instructions. Donne un exemple, très simple. Parce que de nos jours, l'être humain de nos jours, en 2018, l'être humain, surtout ici en Occident et ainsi de suite, l'être humain est en, est en mode rébellion. C'est clair, les gens aiment se rebeller. Pas rebeller au sens politique, mais dans leur, dans leur être. Comment est-ce que eux, ils sont Donc, souvent, on entend parler de... Je suis libre, laisse-moi tranquille, c'est libre à moi de faire, c'est ma liberté, je veux faire comme ça, c'est mon droit de le faire, c'est pas de tes affaires, j'ai pas besoin de tes recommandations. Okay? Et ça, ça se traduit bien sûr dans la relation des gens avec leur Créateur, avec Allah subhanahu wa ta'ala. Exemple très simple pour voir, pour revenir ici à la nature de cet être humain. Dans la salle dans laquelle on va se retrouve, on, on, on se trouve ou dans n'importe quelle autre salle ou autre chose, un incendie se déclare à l'extérieur et on est convaincu que c'est un incendie. Donc là, on commence à entendre l'alarme, on voit de la fumée, du feu et ainsi de suite. Là, c'est quoi l'objectif de toute personne Sortir. Sortir, pourquoi sauver sa vie, okay? sauver sa peau donc là ce n'est plus le temps de jouer au philosophe, au penseur ou autre chose, l'objectif il est très simple, rester en vie et ne pas se faire brûler tout, tout le monde tout celui qui a un aql, qui a une raison saine il va avoir le même objectif dans une telle situation et là imaginez qu'avec ça il va avoir les lumières qui vont, qui vont s'éteindre et là c'est l'anarchie, il y a des gens qui courent à droite, d'autres qui courent à gauche et toi tu as perdu tous les repères Lorsque soudainement tu vois un homme en uniforme et que tu vas reconnaître tout de suite que ça c'est un pompier, c'est l'uniforme d'un pompier qui va te dire « Suivez-moi, qu'est-ce que tu vas faire » Qu'est-ce que tout le monde va faire à 100% hein Ils vont obéir et ils vont suivre les instructions sans se poser des questions, vous comprenez Il n'y a personne qui va se poser la question, « Mais est-ce que le pompier pourrait me mener vers le feu, peut-être »« Mais peut-être que moi j'ai une solution, une piste de secours qui serait meilleure que ce pompier. Comprenez » Comprenez Tout le monde, sans exception, tout le monde va de façon spontanée, dès qu'il voit l'uniforme et il entend « Suivez-moi, suivez les instructions », tout le monde va obéir à la lettre. Pourquoi Parce que si on revient à Notre nature en tant qu'être humain et qu'on est convaincu que, que la situation est sérieuse ici. Ce n'est pas le temps de faire des tests et des expériences et de jouer à l'enfant gâté et autre chose. C'est le temps de sauver sa vie et voilà une personne en qui on peut faire confiance parce qu'elle sait, c'est son domaine, elle est équipée, autre chose. Donc là wa lillah ta'ala al-mathal al-a'la si on parle de notre créateur si on parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne une instruction suivez-moi le croyant il va faire quoi il va le suivre celui qui ne suit pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam celui qui ne suit pas le coran le karim c'est pour l'une des deux raisons soit que la personne Elle ne fait pas confiance en le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, même si elle prétend le faire. Ça veut dire que la personne n'est pas sincère dans sa foi, initialement, ou que la personne ne perçoit pas le danger en tant que tel. Oui, le prophète sallallahu alayhi wa mène vers la vérité, je sais, ainsi de suite, mais je ne pense pas vraiment que je suis, que je suis en, en danger. Et là, bien sûr, c'est lorsque la personne n'a pas un cœur qui est plein de foi, la foi en l'au-delà, la foi en la Akhira et de craindre la punition d'Allah Azza wa Jall et de savoir c'est quoi les conséquences le jour dernier et ainsi et ainsi de suite. Donc il dit ici wa muwata'at al-dhahir wal-batin ma'a idhar al suivre les instructions suivre les ordres d'Allah Azza wa Jall tout en démontrant la faiblesse du cœur, la faiblesse Le besoin, encore une fois, si on revient ici au pompier, l'exemple du pompier tout à l'heure, c'est quoi C'est qu'il va y avoir des gens qui vont dire, qui vont commencer à supplier ce pompier. S'il vous plaît, aidez-nous à sortir. S'il vous plaît, ne m'oubliez pas ici, ne partez pas, on a besoin de vous. Comprenez, c'est quoi ici C'est le besoin, c'est la faiblesse du cœur. La personne ici, elle se perçoit comme étant en situation de faiblesse et qu'elle a pleinement besoin de de ce pompier, encore une fois simple exemple de cette vie du bas monde, alors que dire de celui qui a, qui réalise qu'il a besoin de son créateur, qu'il a besoin qu'Allah azzawajal, qu'il le guide qu'il le protège qu'il le sauve subhanahu wa ta'ala et aussi de ressentir le besoin qu'Allah azzawajal nous guide avant l'action, nous guide à savoir c'est quoi la bonne œuvre. Les bonnes choses à faire. Et que Allah Azza wa nous aide et nous assiste lors de l'action, à faire l'action. Et le besoin aussi qu'Allah Azza wa il accepte notre action une fois qu'on qu l'a fait. Vous voyez C'est le besoin que nous avons, avoir besoin d'Allah Azza wa Jal avant l'action, lors de l'action, ainsi que après l'action en tant que tel. وَأَمَّا أَلِتِضَاعُوا Linnadari lchakifahua tida'u lqalbi wal jawarihi wankisaruha linnadari rabbi wa itila'ihe ala tafasili ma fi lqalbi wal jawarihi La même chose ici, un autre point qui nous mentionne Imam Ibn al-Qayyim qui est une implication ou bien une composante du khouchou' c'est le fait que la personne soit consciente qu'Allah Azza wa Jalla il nous regarde qu'Allah Azza wa Jalla il regarde nos actions il regarde nos corps, il entend nos paroles mais qu'Allah Azza wa Jalla no cœur Allah azza wa jalla il regarde ce qu'il y a à l'intérieur du cœur du cœur du croyant wa anna numu wal khushou' maintenant qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui fait naître le khushou' à l'intérieur du cœur du croyant qu'est-ce qui fait naître le khushou' Imam Ibn Al-Qayyim rahimahou ta'ala il nous donne certaines certains points qui sont en pratique inma wal amal kulli fadlin première chose ici, un point important est que tout le monde est avec nous? pas pas pas, très mêlé? pas pas trop perdu avec les informations okay, il ne reste pas beaucoup, in imam ibn qayyim rahimahoullahu ta'ala commence à être dans le cœur voilà deux choses à Et deux choses à respecter. La première chose, c'est de toujours avoir l'œil sur les faiblesses, sur les défauts. Les faiblesses et les défauts de notre nafs, de notre âme, de notre personne. Nos faiblesses internes. Ça veut dire, encore une fois, très très important aujourd'hui. Pourquoi est-ce que c'est très très important Regardez, tout ce qu'on est en train de couvrir ici, ça, ça, ça, ça nous montre que l'Ibad, l'adoration d'Allah Azzawajal, c'est quelque chose de profond et que plusieurs des choses qui devraient être des acquis, des choses de base, eh bien, elles sont complètement en opposition avec notre style de vie de nos jours. On ne parle pas ici style de vie, ça veut dire à quelle heure on se réveille, qu'est-ce qu'on mange et ainsi de suite. Non, non, on parle de la culture. Surtout la culture ici, c'est quoi les choses auxquelles on accorde beaucoup de... Beaucoup de, de valeurs. De nos jours, c'est une culture, culture d'ego. Culture qui se concentre beaucoup sur, sur quoi Sur les forces de la personne. Connaître, c'est quoi mes forces Exprimer mes forces, et m'imposer avec mes forces, et ainsi de suite. Mais on oublie qu'on a une autre partie en tant qu'être humain qui est quoi Qui est nos faiblesses et, et, nos, et nos défauts. Et que si c'est normal pour nous en tant qu'êtres humains de, de ne pas aimer que les gens connaissent nos faiblesses et nos défauts, c'est normal. Donc Il n'y a rien dans la religion d'Allah qui nous dit qu'on qu doit aller s'exposer et monter sur un podium pour parler aux autres de nos défauts. On ne parle pas de ça. Mais la moindre des choses ici, c'est quoi C'est de parler de nos défauts et de nos faiblesses et de nos failles à nous-mêmes et de le faire de façon sincère et de façon authentique et est clair sans se mentir, de ne pas vivre dans l'illusion, de ne pas avoir de défauts, de ne pas avoir de faiblesses, et ainsi de suite. Le prophète, s-salam nous a montré à dire quoi On demande la protection d'Allah contre le mal de nous-mêmes. Et qu'entre nos péchés, notre mauvaise œuvre, donc ça, ça peut nous amener du mal et on a besoin qu'Allah nous protège du mal de nous-mêmes. Ça, le prophète, il le disait quand? Il le disait dans « Khutbatul Hajah » lorsqu'il avait un serment à dire. Vous comprenez? Et ça, il l'a appris au khutaba. Aujourd'hui, n'importe quel khatib qui fait un serment, qui monte, mettant le Jumu'a le vendredi pour faire la khutbah du Jumu'a, ah, souvent le khatib, celui qui donne le serment, le imam, il va commencer avec ça. Donc ça c'est le imam, il est venu pour apprendre aux gens leur religion et malgré cela il ne va pas monter sur le minbar pour dire « Moi je suis plein de, de force et de, de connaissances et ainsi de suite, et je suis là pour vous apprendre votre religion. » Il va commencer en disant quoi On demande la protection d'Allah contre le mal de de nous-mêmes, de reconnaître qu'on a plein de faiblesses et de failles, et ça c'est pour tous les êtres humains sans exception, sans exception. Donc il dit ici, Donc ici les faiblesses de la personne, de notre, de notre être. Mes faiblesses, mes failles, mais aussi les faiblesses et les failles de mes actions. Qui pourrait nous citer des exemples On parle de quoi ici Les faiblesses et les failles de nos actions ici. Le fait de, pas... Le fait de ne pas accomplir comme il se doit nos, nos obligations, que ce soit envers Allah Azza ou envers les autres aussi on va le voir dans un petit instant je là quelque chose de très très précieux ici dans en termes dans la gestion de nos relations avec les autres surtout nos proches et ainsi de suite notre entourage mais si on commence avec ça donc Allah Azawajal nous a donné des obligations Allah Azawajal nous a créé pour l'adorer mais est-ce qu'il y a quelqu'un est-ce qu'il y a une personne qui accomplit pleinement ses obligations auprès d'Allah Azawajal comme il se doit hmm? Personne. Personne. Une question qui revient beaucoup. C'est normal qu'elle revienne beaucoup. Elle devrait revenir beaucoup. Et voilà une partie de la réponse. Parmi les questions qui reviennent beaucoup, c'est quoi C'est, j'ai un, un problème avec le manque de khushour dans ma salette. manque de concentration dans, dans ma salette. Alors, qu'est-ce que je devrais faire Ok. Donc certaines personnes, Shaitan pourraient les pousser à penser à arrêter Salat, ce qui est complètement fou. Okay? Ce n'est pas, pas, pas la solution. Oui, c'est un problème qu'on n'a pas assez de concentration dans notre Salat, assez de présence dans notre, dans notre prière et dans notre Salat. Ça, c'est un problème. Il ne faut pas renier le fait que c'est un problème et qu'il faut trouver des remèdes et faire de notre mieux, essayer réessayer, demander l'aide d'Allah Azza wa Jal. Par contre, une leçon à tirer de ça, c'est quoi C'est que Eh bien, notre salat, elle est... elle est imparfaite. Et que je ne peux pas dire, moi, que moi, je fais trop de travail pour Allah. Moi, je, moi, je, suis, je, je suis un trop bon croyant parce que je fais toutes mes salades à l'heure et ainsi de suite. Vous comprenez Oui, je les fais à l'heure, mais peut-être je manque dans, dans le, dans le khouchou'ah. Comprenez donc, ça c'est un point très très important ici, de regarder c'est quoi les failles de nos actions. Comme il dit ici, que ce soit l'arrogance dans nos actions, faire des actions avec arrogance. Que ce soit al l'udjb, se leurrer, se penser être trop bon. Encore une fois, ça c'est une faille de l'action, c'est parce que, comme on a mentionné tout à l'heure, pourquoi est-ce qu'on fait des bonnes œuvres C'est parce que les bonnes œuvres, c'est l'ibad, c'est l'adoration dans l'Azha wa C'est quoi le sens de l'adoration Eh bien c'est... C'est la soumission à Allah Azza c'est de démontrer sa faiblesse auprès d'Allah Azza pas de se penser trop bon. Ça, ça va. à l'encontre de l'idée même de l'ibadat d'Allah Azza de l'adoration d'Allah Subhanahu wa Taala. Donc, si moi je vais donner un don, je vais construire un mosquée, je vais construire une mosquée. Après ça, je vais me... Me penser trop bon, c'est parce qu'à chaque matin, je vais regarder de ma fenêtre et je vais voir le masjid que j'ai construit avec, avec mon argent, avec ma richesse. Et que là, je vois à chaque matin qu'il y a plein de personnes qui rentrent et qui sortent de ce masjid. Et que moi, à chaque matin, je me pense être trop bon. C'est parce que c'est moi qui ai construit le masjid. J'ai fait une action tellement grande. Eh bien, peut-être que ça, ça va tellement rabaisser mon action auprès d'Allah, que ça va presque rien, rien valoir. Vous comprenez C'est clair Donc ça c'est comme elle-même, celui qui celui qui donne quelque chose, celui qui fait une bonne œuvre mais qui pense qu'il a donné quelque chose à Allah Azza wa Jal, qui a fait plus à Allah subhanahu wa ta'ala. Que Allah Azza wa Jal doit être reconnaissant envers envers lui. Non. « Ya munnuna alayka an aslamu quulla tamunnu alaya islamakum balillahu ya munnu alaykum an hadakum ul-imani in kuntum sadiqi. » Allah Azza wa Jal, on fait pas de « menno près d'Allah » Allah Azza wa Jalla n'a pas l'obligation d'être reconnaissant envers lui. Nous avons l'obligation d'être <coughs> reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-ia, l'ostentation, c'est aussi parmi les faiblesses de nos, de nos actions. Qu'est-ce qui me garantit que mon action est sincère pour Allah Azza wa Jalla à 100% Peut-être qu'il y a de l'ostentation, peut-être que je fais ma, mes bonnes œuvres pour les autres et ainsi de suite. Donc je ne peux pas complètement compter sur mes actions et... Penser que mes actions sont tellement, sont tellement parfaites. Donc les remettre en question. Le manque de dédication, le manque de sincérité et de véracité et de présence, encore une fois, du cœur et de sérieux. Parfois on fait des bonnes œuvres, mais on fait des bonnes œuvres pour, pour nous-mêmes. Je vais venir à la halaqa. Pourquoi je vais venir à la halaqa C'est parce qu'il y a de la science, il y a du ilm et ainsi de suite. Mais aussi, il y a peut-être quelque chose à l'intérieur de moi qui est quoi Je viens à la halaqa pour socialiser, pour rencontrer mes amis et ainsi de suite. Ce n'est pas haram en tant que tel, ce n'est pas interdit. Il n'y a aucun mal dans ça. Mais on parle de quoi ici <coughs> Du fait que mon intention n'est pas si pure que que je le pense. Vous comprenez Je ne peux pas dire à Allah, « Allah, si ce n'était pas toi, moi, je ne vais pas venir à la halaqa aujourd'hui. » Peut-être que je vais venir quand même à la halaqa parce que je vais voir mes, mes amis. Peut-être, peut-être pas, mais on est en train de donner des exemples ici qui pourraient s'appliquer dans certaines situations. Donc, l'idée, c'est quoi C'est de toujours remettre en question nos actions, la véracité, la, la pureté de nos actions et de toujours se remettre en question nous-mêmes et de chercher c'est quoi nos faiblesses, c'est quoi c'est quoi nos failles. Une autre chose ici. Maintenant, dans notre relation avec les gens. Donc, encore une fois, on a parlé ici de deux choses qui font naître le chouchour. Première chose, c'était quoi qui pourrait nous rappeler Première chose qui fait naître le chouchour garder un oeil sur nos faiblesses et sur les failles de nos œuvres. donc ça c'était le premier point et le deuxième point qui nous mentionne ici maintenant c'est dans notre relation avec, avec les autres donc ça c'est très très important regardez ici c'est de renverser ce qu'on fait habituellement et eh bien c'est de faire l'inverse de voir les biens, le bien des autres sur nous le bien que les autres ils nous font de sorte à ce que on ne perçoit pas et qu'on ne pense pas qu'on a rempli à nos obligations envers les autres. De nos jours, encore une fois, des sociétés purement individualistes dans lesquelles chacun est soucieux de ses propres intérêts. Plein de personnes dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui pensent vraiment qu'ils sont au centre de cet univers, okay que toutes les autres personnes orbitent autour de eux. Comprenez Et de ce fait, on, on voit toutes les choses, bien on, on a toutes les choses qu'on connaît de nos jours, des failles de comportement dans plusieurs personnes, ce n'est pas tout le monde, mais c'est une grande partie des, des êtres humains de nos jours qui se comportent de cette, de cette façon qui est quoi Qui est si j'ai besoin des autres, s'il y a quelque chose pour moi, what's in it for me Alors je suis disponible pour les autres. Mais dès que moi mes intérêts sont accomplis, eh bien ils peuvent m'oublier. Si j'ai besoin de quelque chose chez toi, eh bien je vais donner rendez-vous, on va se donner rendez-vous et je vais arriver à l'heure. C'est parce qu'il y a quelque chose pour moi, c'est un intérêt, c'est une priorité. Mais dès que moi j'ai eu ce que je voulais avoir et que maintenant l'intérêt c'est pour toi, c'est pour te servir, alors ça devient le, la dernière chose ici, dans mon échelle d'importance et de, et de priorité. Et eh bien ça c'est un problème, ça c'est une sorte d'arrogance indirecte. Encore une fois, se penser être au centre de cet univers, que c'est moi la chose la plus importante. Comme ils disent, c'est moi ou le déluge. « Ana au comme ils disent en arabe. Donc ici c'est de renverser ça et de voir que de un, le bien que je fais aux autres, et eh bien il faudrait le remettre en question. Peut-être que je n'ai pas rempli mes obligations envers, envers les autres. Et la deuxième chose aussi, c'est que de percevoir que le bien que les autres, ils me font, ce n'est pas nécessairement de mes droits. Ils n'ont pas à le faire. Quand on fait de penser que je suis tellement important, c'est pour ça que les gens, ils sont là à mon service, c'est pour ça que les gens, ils m'aident. C'est parce que je suis trop important, je suis très important. Ils devraient m'aider. Ils devraient être toujours, toujours là pour moi. Eh bien, ça, c'est faux. Et c'est développer le contraire qui va mener le croyant à développer, encore une fois, Al-Khouchoua. Encha'Allah, on notre 10 minutes on aura terminé avec Ibn Allah, subhanahu wa ta'ala. Écoutez ça, l'imam Ibn Al-Qayyim, il dit, « Samir tu al-Islam ibn Taymiyyah » son cheikh à lui, donc son cheikh principal, Imam Ibn Al-Qayyim, il avait plusieurs cheikhs, plusieurs enseignants, mais son cheikh principal, c'est le fameux imam Ibn Taymiyyah, donc il dit, Une fois, il a dit, je l'ai entendu dire, inte bara på en person, och alla är inte bara på en person. Alla är inte bara på en person. Alla är inte bara på en person. Alla är inte bara på en person. Et en même temps, il ne voit pas que les autres, ils sont redevables envers lui, que moi j'ai trop servi les autres, les autres doivent me faire quelque chose. Vous comprenez? Ça me rappelle ici les paroles de Imam Malik rahimahullah. Imam Malik, une fois on lui a dit, les gens, Alhamdulillah, je pense c'était euh, Le commerce ou les règles de l'héritage ou autre chose. Peu importe. Mais en tout cas, celui qui a dit, une personne a dit à l'imam Malik, le grand juriste imam Malik, quelqu'un lui a dit que les gens qui se connaissent le plus dans ce domaine de la science, de la législation, de l'islam, c'est les gens de l'Egypte. Alors, imam Malik, il a dit, et pourquoi Il a dit, c'est à cause de toi, c'est à travers toi. C'est parce que c'est ta science à toi, c'est ta connaissance dans ce domaine qui s'est propagée en Égypte à travers certains de tes étudiants. C'est pour ça les gens de l'Égypte ils sont les plus connaisseurs. Alors qu'est-ce que Imam Malik il a dit Est-ce qu'il a dit oui, tout à fait, bien sûr. Moi j'ai enseigné plein d'étudiants, c'est pour ça. Il a dit Anala al-Arifuhaf, Akeifa al habi. Il a dit moi je ne la connais pas. Comment est-ce qu'ils vont la connaître à travers moi Comprenez. Bien sûr ici ce n'est pas Imam Malik qui connaît pas, mais Encore une fois, ça, il est en train d'exprimer sa modestie auprès d'Allah Azzawaj. Il est en train de dire à cette personne-là, tu exagères, tu vas trop loin, que les gens de l'Égypte, c'est eux qui connaissent, et ils ne connaissent qu'à cause de, à cause de moi. Ça, c'est un peu exagéré. Donc ici, il dit l'Imam Ibn Ta'ala, on revient, que l'arif, le connaisseur, il ne voit pas que les autres ont d'obligation envers lui. Et il ne voit pas qu'il a... Qu Trophée de bien envers, envers les autres. Wa la yu'ātib wa la Écoutez bien ces deux paroles, surtout la première. Et c'est pour cela que la yu'ātib, la yu'tālib. La deuxième, la yu'tālib, ça veut dire il ne demande pas beaucoup. Le arif celui qui connaît Allah Azawajalla, ne demande pas beaucoup de choses des des autres. Il n'est pas toujours en train de dire aux autres hey, :« Et telle personne. ..» amène-moi telle chose, et toi, viens m'aider demain, et toi, j'ai besoin de toi. Il y a des personnes qui pensent que tout le monde est, est à leur service. Et ça, ce n'est pas l'akhlaq de, de l'islam, de penser que les autres n'ont rien à faire dans la vie, que c'est juste moi qui a des choses importantes à faire dans, dans la vie, c'est pour ça que qu'ils doivent être à mon service. Et la deuxième chose ici, la yu'atib. Qui pourrait nous dire c'est quoi la yu'atib Ça c'est très important encore une fois dans les relations, que ce soit les relations dans une famille, dans un couple, entre eux-mêmes, entre amis. Non. Euh, oui. Le reproche. Barakallahoufi. c'est quoi C'est, c'est le reproche. Celui qui reproche trop, les ulama, ils disent que ça c'est pas une éthique islamique, c'est pas comme ça qu'on développe de bonnes, de bonnes relations. « Tu m'as promis, tu vas venir à 8h, il est 8h05. » Ça veut dire, c'est de ne pas donner aux autres le droit à l'erreur. Parce que celui qui ne donne pas aux autres le droit à l'erreur, logiquement, pour être équitable et pour être juste, eh bien, il ne, il ne devrait pas se donner à soi-même aussi le, le, droit, le droit à l'erreur, n'est-ce pas Si moi, je ne donne pas aux autres le droit à l'erreur, il n'y a personne qui peut faire d'erreur. On ne parle pas ici de l'erreur qui est le haram et faire le mal. Okay? On ne parle pas de ça. On parle pas de ça. On parle de l'erreur qui est l'erreur humaine, encore une fois. Tu m'as promis que demain, tu vas m'appeler. Tu m'appelles, toi, lorsque tu me promets que tu vas m'appeler, quatre fois sur cinq, tu m'appelles. Une fois, tu, tu ne m'appelles pas parce que tu oublies. Est-ce que ça arrive ou non Est-ce que c'est normal C'est l'erreur humaine, encore une fois. Je sais que lorsque tu me promets que tu vas livrer le travail, neuf fois sur dix, tu le livres. Il reste une fois où tu ne livres pas ton travail comme, comme promis. Parce que tu es tombé malade, parce qu'il y avait des imprévus. Est-ce que ça, ça arrive Oui, en tant qu'être humain, on a droit, on a droit à l'erreur. Mais il y a des personnes qui font trop de reproches, trop de rites, qui ne donnent pas aux autres le droit à l'erreur. Mais si je ne donne pas aux autres le droit à l'erreur, logiquement, et de façon équitable, je ne devrais pas aussi le faire pour moi-même. Mais la réalité est que souvent, je vais m'oublier moi-même et que je pense que moi, je n'ai pas de, de failles et d'erreurs. Moi, je ne fais pas d'erreurs. C'est juste les autres qui font, qui font des erreurs. Vous comprenez Donc, comme il dit ici l'imam Ibn Taymiyyah, « La yu'atib », ne fais pas trop de, trop de reproches. Celui qui fait trop de reproches, ce n'est pas comme ça qu'on peut développer de bonnes de bonnes relations. Och vi kommer till den sista delen av den här videon. Vi kommer till den sista delen av den här videon. Och vi kommer till den sista delen av den här videon. L'excès ou bien de la présence de l'ostentation. L'ostentation, ça veut dire, comme il dit ici, Si Allah Azza wa Jal te donne des bons états, Allah Azza wa t'aide à faire de bonnes œuvres, à avoir du khouchou et ainsi de suite, qu'est-ce que tu devrais faire Eh bien, garde ça à, à toi-même. C'est parce que, comme il dit ici, ala la yaraha nas fayu'jibuhu ittila'uhum 'alayha fayufsidu 'alayhi waqtahu wa qalbahu wa halahu ma'a Allah parce que si je vais si tu vas montrer tes bons états comme le khushu' ou autre chose tu vas les montrer aux autres tu vas le faire par ostentation tu vas promouvoir ton khushu' Les gens vont le savoir, et si les gens vont le savoir, eh bien ça va ruiner ta relation avec Allah Azza wa ça va détruire ce que tu viens de, de construire, et ça va perdre ton temps à re, devoir refaire le même travail une deuxième fois. Encore une fois, euh, comme on a expliqué plusieurs fois, Shaitan, comment est-ce qu'il va il va essayer d'égarer l'être humain. Comment est-ce que Shaitan il joue des tours avec le croyant Donc Shaitan, parfois, il pousse la personne à faire le haram, tout clair, tout simple. Haram, c'est haram, personne ne va le faire. Mais ce n'est pas toujours le cas. Parfois, Shaitan, il, va, il sait que cette personne-là ne va pas faire le haram, que cette personne-là veut faire, veut faire le bien. Alors qu'est-ce que Shaitan, il va, il, va, il va faire Il va te laisser faire les bonnes œuvres, construire ta montagne de récompense, il va te laisser faire le travail. Et il va venir à la fin, lorsque la paix va presque être là, il va venir pour voler ta récompense, tout simplement. Comment il vole ta récompense Eh bien, entre autres, en te poussant vers l'ostentation. En te poussant vers l'ostentation. Alors, ça c'est quelqu'un, c'est Ramadan, et la personne va passer euh, sa, sa nuit, par exemple, avec euh, des, des amis ou autre chose, dans le masjid. Toute la nuit à faire la prière et à faire le dua et ainsi de suite et lire le Coran et, et là le iman il monte et le khushou il monte et c'est une expérience exceptionnelle. Et là la personne elle reste encore une fois dans le masjid, dans la mosquée parce que Ramadan, tahajjud et tout jusqu'à la prière de Fajr. Et là la personne elle fait la prière de Fajr en jama'a et là après le Fajr qu'est-ce que la personne va faire Exactement. va prendre son téléphone et va partager avec tous ses amis et ainsi de suite. « Quelle nuit hier !»« Et tellement de khouchou et de plaisir et d'iman et ainsi de suite. Okay? » Et voilà que le shaytan, il vient de, de voler tout le lot. Bien facile comme ça, en un seul sac. Il a peut-être pris toute la récompense et peut-être il ne reste rien. Donc ici, il te dit « Imam Ibn al-Qayyim, c'est de savoir... » préserver. Your fi an ahuan, de ne pas trop parler, de ne pas trop parler de, mais voilà mon chouchou et mon iman hier tellement monté, ainsi de suite, lève ça entre toi et entre la zaodiel, parce que ça c'est ton capital, la soumel, c'est ça ta richesse. Garde-la pour la aha. Oui, aha. Taïd, c est, c est, ça ça c'est une bonne question. On a dit, tu perds probablement, c'est pas toujours que tu perds, ça dépend de l'intention. Okay? Le frère il dit, si l'intention elle était de partager cela pour que les autres puissent en bénéficier pour encourager les autres. Oui certainement, si ça c'est l'intention, c'est une intention qui est noble. Sauf que ça c'est un terrain très très sensible et très très... Ce n'est pas donné à n'importe qui de faire des bonnes œuvres et de vivre ses états de khouchou et ainsi de suite, et de pouvoir s'exposer devant les autres avec la pure intention que les autres, ils, ils font comme toi. Vous comprenez Ça, il faut avoir un certain niveau de, de Iman, d'expérience dans le Iman, que ce n'est pas pour quelqu'un qui vient de commencer à pratiquer sa religion C'est quelqu'un qui est pas mal un expert dans les failles, dans les pièges du shaytan et les petites astuces et les russes du shaytan et ainsi de suite, et qui a beaucoup de sciences et de ilm et ainsi de suite et qui est certain ici, comme on dit une personne qui sait maîtriser ses intentions, contrôler ses intentions, une personne qui a du ilm qui lui permet encore une fois d'être certaine que quoi Que cette action, elle est pour Allah Azza wa Jal elle n'est pas, pas pour les gens, ok Ça, c'est un niveau élevé de d'Imen, que quelqu'un soit capable, encore une fois, à exposer volontairement ses actions parce qu'il sait, au fond de lui-même, il le sait de son expérience, de sa connaissance, de ses faiblesses et ses forces, et ainsi de suite, de son, de son nef, il le sait que, lui, que les gens ils soient présents ou qu'ils soient absent, qu'il voit qu'il ne voit pas, ça ne change rien en son état. Ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, comme on dit, dans ce genre de choses, toujours, comme on dit, « Be on the safe side », Gardez, encore une fois, gardez précaution. Si c'est entre être utile aux autres et, et sauver ma, ma propre akhira, eh bien, il faut toujours commencer par, par soi-même en cas de doute. Si la personne, elle est certaine, okay? encore une fois, il y a une différence entre « montrer ça à ton père »,« montrer ça à ton frère »,« montrer ça à ton fils », parce que c'est les personnes les plus proches et tu veux les inspirer, ainsi de suite, et entre eux, montrer ça à mille personnes qui, qui sont en contacts sur Internet. Okay? Grande différence entre, eux, entre les deux. La première, c'est assez normal, n'importe quel, quel croyant aimerait partager le bien avec ses proches, et ainsi de suite, et ce n'est pas vraiment si dangereux que ça, parce que les gens, c'est tes proches, ils te connaissent, ils te connaissent avec ta vérité, avec tes faiblesses, avec tes failles. Mais avec des personnes, encore une fois, inconnues, le fameux Euh, cette, ce, ce fameux truc qu'on voit, qu voit beaucoup de nos jours, okay, le fameux, encore une fois, fameux, le fameux show, très, euh, avec euh, cou, cou, cou, couleur, notoriété, chercher, euh, comment est-ce qu'on peut dire ça La, mé la méthode vedette. Okay? Donc ça, c'est un peu, euh, on voit, malheureusement, on voit beaucoup ça sur Internet. Dawa à la méthode de Hollywood, ok, donc faire la dawa, appeler vers l'azawadel, mais comme des, des des gens de Hollywood ou des des personnes connues ou autre chose, comme on a mentionné, c'est pas c'est pas facile. Ça, ça c'est vraiment pas facile et c'est lourd sur le cœur de la personne. Donc Grande différence entre je veux être utile aux personnes qui me connaissent personnellement, personnes dans mon entourage direct, donc je veux les inspirer, je veux donner le bon exemple, tout comme eux ils donnent le bon exemple, parce qu'ils me connaissent comme je suis, comme une personne simple. Et entre eux, j'ai 100 000 personnes qui me suivent sur Internet ou 500 000 ou autre chose qui ne savent rien de ma vraie vie. Comme elle est normale, comme être humain normal qui est plein de faiblesses et de défauts ou, ou de failles, des problèmes et des soucis et ainsi de suite, et que à chaque jour, à chaque deux jours, je vais quoi partager quelque chose sur moi que les gens ils vont dire waouh machin lui il vit comme dans le temps de Sahaba, Vous comprenez ça c'est l'impression que ça donne parce que les personnes de l'autre côté ne te connaissent pas vraiment dans ta dans ta vérité est-ce que c'est clair ou C'est clair. följa. Så det är inte så enkelt att få en person att vara en person som är en person som är ça c'est des är c'est des mots puissants, c'est pas n'importe qui en person som är en person som är en person som är en person som är en person som är en person som är en person som är en person som D'être dans cet état-là état de, de faiblesse, faiblesse auprès d'Allah, pas auprès des gens. Être en état de pauvreté, pas la pauvreté ici dans, dans l'argent en tant que tel, dans la richesse. La pauvreté du cœur auprès d'Allah, la pauvreté qui est, qui est sincère. il dit ici, « وَأَنَّهُ لَا شَيْئَةً » C'est un mot puissant, encore une fois, complètement, c'est pour ça qu'on fait beaucoup d'emphase sur ça, c'est parce que ça c'est très très important. C'est un contraste avec la culture dans laquelle on vit de nos jours. وَأَنَّهُ لَشَيْ Et qu'il n'est rien du tout. Il n'est rien d'important. Comprenez le, le khushur, le iman, la ibada, c'est de savoir qu'on n'est rien d'important. Je ne suis pas une personne importante. Aujourd'hui, tout le monde pense être VIP. Okay? Very important person. Ça, c'est la culture de nos jours. La ibada. Eh bien, la ibada, ça commence par reconnaître que je ne suis pas une personne spéciale. Je suis un être humain. Isa alayhi salam, il est quoi Qu'est-ce qu'on dit de Isa alayhi salam Jésus alayhi salam, prophète d'Allah, noble prophète d'Allah azawajal. On dit quoi de lui Qu'est-ce qu'il a dit de lui-même et qu'est-ce qu'on dit de lui Il est très noble, Allah Azza wa l'a créé sans avoir de père, directement à travers une mère, une exception dans l'humanité. Allah Azza lui a donné des miracles, Allah Azza lui a donné une renommée, des millions de personnes, qui, des milliards de personnes plutôt à travers l'histoire, qui croient que ce nom-là Jésus c'est quelque chose de, de grand, même si certains sont tombés dans l'extrême, ils ont fait de lui un Dieu ou le Fils de Dieu. Mais qu'est-ce que nous on dit de lui Isa alayhi Il est messager d'Allah, Rasulullah, et qu'est-ce qu'il est aussi Abd, il est serviteur d'Allah. Comprenez? Compratez? Qala inni abdullah. Le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa lorsqu'il est monté fil Isra, il est monté vers le septième ciel par la puissance d'Allah Azza wa Jal. Alors revenez à surat Isra. Subhanallah di asra bi abdihi. Allah Azza wa Jal, il a filo Isra de son serviteur. Il n'a pas dit. Il a fait le isra de cet homme qui est exceptionnel, qui n'est pas normal, que vous devez vénérer, et, et, qui s'appelle Muhammad rasulullah sallallahu wasallam. Même si oui, il est Muhammad rasulullah, il est très noble. Mais même dans ce, ce, cette, cir cette circonstance, ce contexte, Allah azza wa il, il a décrit comme étant abd le serviteur d'Allah subhanahu wa taala. Alors il dit ici. Och att han är något som inte är i Imam Ibn Taymiyyah försöker säga att han är. Vi har enligt den här videon enligt den här videon de den här videon enligt den här videon enligt den här videon enligt den här videon enligt den här videon enligt den här videon enligt den här videon enligt den här videon enligt den här Sa, sa personne et ses idées ainsi de suite, mais parmi les raisons qui, qui ont fait en sorte que l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah wa ta ta'ala est présenté comme une personne controversée, parmi, je dis parmi c'est parmi les raisons secondaires, c'est pas les raisons primaires, ça n'a rien à voir avec lui les, les, les raisons primaires mais parmi les raisons secondaires c'est que certains de ceux qui l'aiment certains de ceux qui l'aiment et qui aiment ses idées et qui aiment lire ses idées Eh bien, ils exagèrent et ils donnent le mauvais, le mauvais exemple. Et ils ne s'inspirent pas pleinement de lui. S'inspirent de ses idées, ça veut dire ce qu'il a défendu comme argument, ainsi de suite. Mais ils ne s'inspirent pas de comment est-ce que lui, il était. C'est pour ça que plusieurs personnes ne savent pas comment est-ce que l'imam Ibn Taymiya, ta il était. Plusieurs personnes pensent que Ibn Taymiyyah, eh c'était un écrivain, un savant qui était, qui était arrogant et qui disait que tout le monde était égaré à part lui et ainsi de suite, ce qui est complètement faux. Okay? Oui, Ibn Taymiyyah rahma était très puissant dans la défense de, de ses idées. Mais être fort et être puissant dans la défense des idées, il y a une grande différence ici entre être fort et puissant parce que je veux m'imposer moi Ou être fort et puissant parce que je veux démontrer la vérité, que c'est la vérité. Lorsque c'est la vérité, il faut le dire clairement. Il ne faut pas dire, euh, pour être honnête avec vous, c'est mon opinion à moi et c'est la vérité. Euh, je ne sais pas comment par où commencer et je vais essayer de vous expliquer. Ça, ça ne marche pas. Ça, déjà, ça met un doute dans le cœur des gens, même lorsque c'est la vérité. Imam Ibn Taymiya, ta il était très loin d'être quelqu'un d'arrogant ou qui parlait de soi-même ou qui défendait sa valeur auprès des autres et voilà ici une illustration alors il dit ici Imam Ibn Al-Qayyim رحمه الله تعالى shahadtu min dhalika min ghayrihi, wa yaqulu il dit il dit, Ibn il dit, Taymiyya, il disait souvent les paroles suivantes shay'un je n'ai rien et il n'y a rien qui est sorti de moi, il n'y a rien que j'ai offert. Et il n'y a rien de spécial en moi-même. Et Souvent, lorsqu'on disait du bien de lui dans sa face, quelqu'un lui disait « Ibn Taymiyyah, toi tu es un grand savant, toi tu as écrit comme on disait tout à l'heure de l'Imam Malik lorsque quelqu'un lui a dit « Les gens de l'Égypte ils ont appris à travers toi ». Alors si quelqu'un lui disait « Ibn Allah, toi tu es un grand savant, tu as écrit des livres, il n'y a personne qui a écrit des livres comme toi », lorsqu'on faisait ses louanges dans sa face, qu'est-ce qu'il qu qu disait en retour Il répondait comment Il disait « Wallahi » Inni ila l'ana u jaddidu islami fi kulli waqtin. Wa ma aslamtu ba'du islaman jayydan. Il disait Par Allah, Jusqu'à maintenant, je ne cesse de renouveler mon islam. Et jusqu'à aujourd'hui, je ne crois pas avoir adopté encore une fois un islam qui est convenable. Pas convenable dans le sens de je suis perdu. Non, non. Convenable, ça veut dire un islam dans lequel il n'y a pas de faille. Ça veut dire comme Allah Azza wa Jalla, Il veut qu'en qu'en soi, ça veut dire des êtres pieux d'Allah subhanahu wa taala. Donc voilà comment est ce que un vrai savant qui craint Allah azawajalla, il faut dissocier ici entre le savant lorsqu'il défend la vérité, le message, okay? lorsque lorsque le savant il défend la vérité, le message, ou bien le musulman en général lorsqu'il sait que ça c'est la vérité, ça fait partie de mon message. Il faut être clair, il faut être puissant. Parce que la vérité de par sa nature, elle est quoi Elle est suprême. C'est la vérité qui est, qui est suprême. وَقُلِ الْحَقُّ مَرَّبِّكُمْ وَمُهَيْمِنَ عَلَيْهُ Le Quran Muhaymin, il est suprême. Même sur les autres livres antérieurs d'Allah Azzawajal et ainsi de suite. La vérité, il ne faut pas la présenter comme certains musulmans aujourd'hui. Ils présentent la vérité avec quoi Ils présentent la vérité déjà avec un, un temps de doute. Il y a le temps, le temps. Le temps T-O-N, t -o -n, le temps avec lequel on exprime des idées, il dit quelque chose sur, sur nos convictions et sur nos idées. C'est vrai ou non Donc, on a le discours verbal, on a le paraverbal, on a le non-verbal. Donc, tout ça, ça exprime. Ce pas juste les mots qui expriment le, notre degré de conviction ou bien euh, l'importance de ce qu'on est en train de, de présenter. OK Donc, Dès que je dis moi, je pense que peut-être on devrait hein, changer l'horaire peut-être de la halaqa à 19h plutôt que 18h45. Donc déjà, déjà quoi Je suis dans le doute et je suis ouvert à plusieurs autres options. Peut-être vous allez dire, non, on n'est pas d'accord. D'autres vont dire, 19h30, vont dire, ok, pas de problème, on va laisser comme c'est ok, peut ok. Je, je n'ai rien dit. Mais si je dis, on ne peut plus faire la halaqa le vendredi à cette heure-là. partir de la semaine prochaine, ça va être à 19h30. Déjà, vous allez comprendre qu'il n'y a pas de négociation possible et peut-être qu'il y a une raison sérieuse derrière. Peut-être que je vais vous expliquer pourquoi, mais il y a une raison sérieuse. Pourquoi est-ce que ça va être 19h30 Vous comprenez Donc ici, la façon de laquelle on présente la vérité, Eh bien, ça reflète, est-ce que ça, c'est vraiment une vérité à laquelle on croit et qu'on a des arguments qui sont forts, et est-ce que ça se tient De un, euh, si, si, encore une fois, vous voulez des exemples, parmi les exemples, encore une fois, de la vie de tous les jours, c'est le fameux profil d'un vendeur. Okay, quelqu'un qui est timide, est-ce que vous pensez qu'il va se faire engager comme un vendeur Quelqu'un de timide, quelqu'un lors de sa propre entrevue de travail, lorsqu'on lui dit « Euh, « Pourquoi est-ce que vous pensez être une bonne personne ici pour faire la vente dans notre compagnie, dans notre magasin ?»« de... Je pense peut-être que je pourrais vous apporter est ce que vous pensez que ce gars-là, il va avoir. » avoir... Non. Un vendeur, ce n'est pas ça. Okay? Un vendeur, c'est quelqu'un qui est fort, qui est imposant dans sa façon de présenter les choses ou autre chose. Dès que tu ouvres la porte aux doutes, aux autres possibilités, eh bien, beaucoup de personnes ne vont pas acheter... Et tu ne vas pas faire beaucoup, beaucoup de vent. Donc, lorsque le savant, il défend le message d'Allah, il doit être fort, il doit être clair, il doit être direct. Mais le savant n'est pas là pour se défendre lui, pour défendre sa propre personne. En tant que personne, il est tout simplement un abd et un serviteur d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Finalement, en deux minutes, incha'Allah, azza wa jall, وَكَذَلِكَ يَشْهَدُ أَنَّمَا زُوِيَ عَنْهُ مِنَ الدُّنْيَا ou mal l'hicqueh min darar ou adan fa huwa minnat ayda de voir que tous les biens tout le bien que nous avons il vient d'Allah azza c'est un don d'Allah subhanahu wa ta'ala incluant le bien que Allah ne nous a pas donné ou le mal qui nous est arrivé que même ça c'est un don d'Allah azza comment c'est pas le mal en tant que tel lorsque je tombe malade Lorsque je tombe malade, je vois que même la maladie est un don, est un bienfait de Allah Azzawajal. Ce n'est pas la maladie en tant que telle qui est bien, qu'il n'y a personne qui dit que la maladie c'est bien, que la pauvreté c'est bien, non. Mais le fait qu'Allah il m'a donné à moi la maladie à cet instant de ma vie, de cette façon, il y a une chikmah, il y a une sagesse, une raison derrière peut-être qu'il y avait un mal qui était pire qui se préparait si j'étais en forme peut-être que j'allais faire quelque chose de mal peut-être peut-être mais Allah Azza wa Jal, c'est lui c'est lui qui sait c'est pour ça il dit si Umar Ibn Al-Khattab radi ta'ala anhu la la il dit Pour moi, ça m'est égal. Le matin, lorsque je me lève, est-ce que je me lève riche ou pauvre Est-ce que demain, il va y avoir la richesse ou la pauvreté Parce que si je me lève le matin riche, eh bien, dans la richesse, il y a la reconnaissance envers Allah Azza wa Remercier Allah Azza wa Et ça, c'est une ibadah. Et si je me lève le matin et que je suis pauvre, eh bien, dans la pauvreté, il y a la patience. Et ça aussi, c'est une ibadah. Et les deux options me mènent vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et finalement, comme il dit si Il dit Certains des pieux ancêtres, ils ont dit: fi ma zawwa 'anni min ad dunya a'dhamu min ni'matihi fi ma minha. Inni ra'aytu inni ra'aytuhu a'taha qawman fa Il dit le bienfait d'Allah Azza dans ce qu'il ne m'a pas donné est plus grand que son bienfait dans ce qu'il m'a donné. Comprenez? Il dit ce que Allah Azzawajal, il m'a donné ça c'était grand bienfait d'Allah Azza wa Mais un bien fait encore plus grand, c'est ce que Allah azawodjel ne m'a pas donné, c'est parce qu'il y a des gens à qui Allah azawodjel, il a donné des choses qui les ont éloignées d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'ils ont oublié Allah ta'ala. Donc si Allah ne m'a pas donné ce qu'il ne m'a pas donné, c'est qu'il sait que ce qu'il qu ne m'a pas donné, ce n'est pas fait pour moi et ce n'est pas une chose qui est bonne pour moi et que si je l'avais ça m'éloignerait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà beaucoup d'informations, on a essayé de compresser ça un peu. Euh, Est-ce qu'il y a des questions avant de finir Est-ce qu'il y a des choses pas claires Des choses un peu claires ou qui pourraient porter à confusion juste pour s'assurer déjà là qu'on a présenté la chose de la bonne façon. Est-ce qu'un alim qui a atteint un certain niveau de ulm peut, se, con un niveau de peut se, con que se considérer comme un alim, comme un savant Oui, mais bien sûr, pas selon son jugement à lui. Que okay, Ça doit être un jugement commun. Ça veut dire qu'on peut, ne on peut pas se juger soi-même, que je ne peux pas déclarer euh, « écoutez, en passant, je suis devenu un savant moi ». Je ne peux, je peux pas le faire parce que c'est un conflit d'intérêts. Je ne peux pas, pas m'accorder un diplôme à moi-même. C'est aussi simple que ça. Mais si des ulama, des savants, des personnes de sciences, en témoigner que lui c'est un alim, que c'est un savant. Alors oui, il peut pas, peut pas mentir et dire aux gens que je suis un ignorant parce qu'il porte la vérité. Il doit, il doit être là, être présent pour passer le message dans la D'autres questions? D'autres questions? Certains? Oui. Oui, tout à fait. Donc, très bonne question. L'ostentation, l'ostentation, rien dans les bonnes œuvres. Non seulement ça détruit les bonnes œuvres, mais en plus de ça, on est blâmable pour cela. Donc, c'est un péché majeur. Rien si il est fait de façon volontaire et flagrante, c'est un péché majeur et c'est une forme de de shirk caché. C'est une forme de de shirk qui est caché, shirkun kafiyun, comme les uléma ils appellent ça. Donc, c'est quelque chose de grave. C'est parmi les péchés majeurs. N'a Pas d'autres questions? On va se contenter de cela.